mosaïque Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission mosaïque, un espace de débat et d'analyse des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous abordons une thématique essentielle, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Burundi, particulièrement à la veille des élections législatives communales et collinaire de 2025. Le Burundi s'est engagé sur la voie de la parité avec un quota minimal de 30 des femmes dans les instances nationales comme le parlement, le gouvernement. C'est au niveau des structures locales comme le conseil écolinaire, aucune obligation légale n'est définie. À titre d'exemple, lors des élections de 2020, la représentativité des femmes dans ces conseils était seulement de 19%. Pour en débattre, nous sommes avec trois invités. Madame clémence c'est vous vous êtes experte en genre. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et je vous remercie de m'avoir Nous sommes également avec Moudidi Joseph, vous est militant pour la masculinité positive. M. Joseph, bonjour et bienvenue. Nous sommes également avec Gabriel Mandawito-Onde, président du parti APDR CONI, pour avoir promis une candidature féminine lors des élections de 2020. M. mandawito bonjour et bienvenue à, dans cette émission. Et bonjour, merci de l'invitation. Je salue mes collègues au Parto, je parlais au directeur de radio, télévision Isangani. À la réalisation, nous sommes avec Meda Niongourou, la cabine technique est assurée par Serafine et Akizimana. Et à la prise d'image nous sommes avec Gérard Roman Dashimier. Cette émission est produite grâce au soutien de Sadec, une organisation affiliée à l'église anglicane chargée de développement. la Bayou de l'avenir. Pour commencer, Mme Clémence Wounounagi, pouvez-vous nous expliquer le contexte actuel de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles au Burundi et les défis spécifiques rencontrés au niveau local euh, Merci beaucoup. Le contexte actuellement est caractérisé par d'abord l'instauration depuis 2005 d'un quota d'au moins 30% de femmes dans les institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les conseils communaux et les administrateurs, le poste d'administrateur Et ce quota a été finalement étendu au secteur de la justice. Et l'autre élément du contexte, c'est que nous avons des secteurs qui nous sont Euh, où la représentation des femmes n'est garantie par aucune disposition légale. et Je parle notamment au niveau des postes non électifs, plutôt des postes électifs, euh, des, de, de, du postes de chefs de colline et des conseillers collinaires, de même que les, les conseillers euh, plutôt les notables collinaires. Et il faut aussi y ajouter les postes non électifs euh, sauf euh, le secteur de la justice qui a été intégré parmi les secteurs gérés par el que en 2018, dans la constitution de 2018. Un autre élément du contexte, c'est euh, le nouveau découpage géographique euh, du Burundi uh -huh. qui introduit d'autres facteurs qui peuvent favoriser ou défavoriser euh, la participation des femmes. Euh, avec, Lesquelles euh, Nous avons par exemple le nombre de provinces qui passe de 18 à 5. Euh, nous avions déjà 16,6% de femmes plutôt gouverneurs. Combien allons-nous en avoir Est-ce qu'on va à avoir une ou 30% Ce qui nous amènerait à au moins deux gouverneurs. Nous avons les communes qui passent de 119 à 42, mais euh, étant donné que le quota agit au niveau des, des administrateurs, et des conseillers communaux là nous pensons que nous allons conserver nos acquis en espérant même que euh, le, le, le pourcentage de femmes que des femmes peut augmenter avec les sensibilisations les, les plaidoyers mais euh, nous avons une augmentation assez importante des postes non électifs mmh. qui vont être créés au nuki qui vont être créés au niveau communal euh, où on va avoir un transfert de différents services qui étaient dans les différents ministères qu'ils vont se retrouver au niveau des communes. Et à ce niveau, comme nous le savons, au niveau des postes non électifs, il n'y a pas de disposition qui garantit la participation des femmes. La question est de savoir comment est-ce qu'on va gérer l'égalité, l'équité genre au niveau de ces nouveaux postes alors que nous savons justement que la gestion de la population se fait surtout à la base, la commune vraiment est vraiment l'entité la plus importante pour la gestion de cette population. Je pense que très brièvement, c'est ça que je pourrais dire comme contexte, et sur les, les acteurs qui sont engagés dans la promotion des droits des femmes doivent prendre en considération et en particulier les acteurs du plaidoyer en faveur de la représentation équitable des femmes dans les postes de décision. Merci Madame Clémence. Monsieur Banzawi Thonde, vous êtes président du parti euh, APDR et un parti politique qui a, dans, en 2020, mis en avant une femme pour les présidentielles. Pouvez-vous nous parler des efforts de votre parti pour renforcer la participation des femmes au niveau euh, décisionnel Euh, D'abord, aujourd'hui, au Burundi, nous, okay, nous sommes satisfaits. Si même si ce n'est pas totalement, mais quand même la place de la femme aux instances de décision, il y a un pas avancé. Et si on analyse avec le contexte culturel au Burundi, et nous voyons quand même qu'il y a un Aujourd'hui, vous voyez que même dans différentes instances, vous trouverez des femmes qui sont à la tête, mais aussi qui dans la, la prise de décision. Et si on parle, on parle avec le gouvernement, vous trouverez qu'il y a 5 ministres, c'est un pas, euh, ministres des femmes. Aujourd'hui, avec les partis politiques, parmi les 37 partis agréés au Burundi, il y a 6 où les femmes sont les, les présidentes. Même si, à notre niveau, je vous ai dit à notre niveau, le parti APDR, 2020, on avait essayé de mettre une candidature féminine, même malgré que pendant les élections, on peut-être soutenir notre notre candidature, mais quand même, on, a, on, avait, donné, on avait montré l'exemple que nous sommes conscient euh, de la part de la contribution des femmes. Pourquoi euh, Les femmes au boulogne sont nombreuses. Alors, comme sont nombreuses, euh, et le défi qui était euh, auparavant, surtout au niveau d'études, euh, a été élevé. Aujourd'hui, les femmes, les jeunes filles fréquentent les écoles jusqu'au même niveau que les hommes euh, pour dire qu'il y a un pas avancé. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que le peut pas la femme qu'il faut, la place qu'il faut, euh, puisse aussi et à Nato-Burundi. Mais chaque jour, je dis que peut-être on va y arriver. Il y a plusieurs défis qui feront que les femmes puissent atteindre l'appogée au niveau des instances. Il y a des défis qui émanent peut-être des textes, mais aussi il y a des défis qui émanent des cultures burundaises, et, mais aussi il y a des... Peut-être qu'on va, va y arriver. Et, et, et, mais dans l'ensemble, le Parti APDR soutient que les femmes... Qu est qu il qu il qui est en train la... d'être au niveau de du Parti APDR, bien, bien évidemment ah, ah, pour... Et vous savez que du 9 au 23 décembre on va déposer cette électorales au niveau de la cenie donc au niveau de législature mais aussi au niveau des conseils communaux alors pour pâ à p est à la course et pour que les femmes puissent avoir une place importante dans ces listes et pourquoi puisque les femmes sont nombreuses je vous ai dit et nous faut gagner les femmes sur les list électorales aussi nous' des gagner aussi des voix puisque car les femmes descendent dans les quartiers pour dire que moi je suis candidate député il faut me il est là beaucoup de, des amis que les hommes et est euh, la nuit à deux jours à jour avec prise les femmes et que les hommes puisque les hommes se rencontrent se cab mais les femmes à chaque souvent, à chaque moment même au marché dans tous les coins, elles sont ensemble donc nous encourageons aussi que d'autres les partis politiques puissent atteindre les autres puisque nous pour partir p on a donné son con conseil que si c'est possible là où il ya une femmes capable qu'il faut qu'ils voi qu'elle se place à un niveau donc satisfaisant sur la liste électorale. Madame Clément s'évoquait tout à l'heure euh, l'inquiétude liée au découpage territoriel, comme quoi il y a un risque que les postes électifs diminuent et qu'il n'y a aucune législation qui démontre la place de la femme dans des postes comme des postes techniques, comme du tout au niveau de la PDR. Euh, c est une question importante puisque le découpage administratif n'allait pas toucher tout simplement les femmes, euh, <rire> n'allait pas toucher aussi le couche Il y a l'emploi qui vont diminuer. On verra beaucoup de chômeurs puisqu'on va diminuer les postes, quels que soit Imaginez-vous, on a des 18 provinces. Dans chaque province, il y avait un BPA, il y avait un DPA, il y avait le chef de euh, commissaire provincial, il y avait le gouverneur. Donc, il y avait plusieurs entités au niveau de chaque province. Donc, le Ducoupage a pris les inconvénients, comme aussi a pris les avantages, mais quand même, nous attendons. Il a dit qu'elle a des clintes. Imaginez-vous, on on peut trouver même des femmes, des cinq femmes gouvernées, pourquoi on n'a pas pensé à ça Puisque nous, je vous ai dit que nous avons des femmes capables d'eau, aujourd'hui nous avons des femmes capables, je pense que ce n'est pas une crainte tout simplement et elle peut, peut soumettre des suggestions pour donner la aux femmes, sinon, moi aussi j'ai des craintes avec les cinq provinces, une fois en on aura cinq femmes gouvernées, quand dit nous <rire> Donc, <rire> vous voyez, une question importante. Ça s'est répété mais, mais ça être l'idéal parce que les femmes sont plus nombreuses euh, alors là où nous sommes on peut tout simplement se mettre des suggestions une fois arrivés à ce stade il faut songer à toutes les couches du pays si nos jeunes aussi vont crier elles vont crier les femmes vont crier les hommes vont crier nous y attend Monsieur Joseph vous militez pour la masculinité positive et quel est le rôle que peuvent jouer les hommes pour soutenir la participation des femmes dans les instances de prise de décision merci au Burundi si vous regardez le Burundi pré-colonial les femmes avaient un rôle important et était même à plus de 60% dans la sphère de plus de décision Parce que les femmes <rire> vont perdre leur place avec l'histoire de la colonisation. En plus, quand nous entrons dans la vie du ménage, la femme c'est chef du ménage, Inarugo. Inarugo, c'est la mère de la, du ménage c'est autour d'elle que nous avons la vie du ménage mmh. et en remontant un tout petit peu le ménage est attribué à l'endroit où se trouve une femme' mmh. pas là où se trouvent les hommes parce que avant 1980 vous savez que les hommes avaient droit d'avoir plusieurs femmes mmh. et le ménage c'est là où se trouve la femme et, et, et, la, et mais ce n'est pas' le pas l'homme n'est pas là où les hommes vont c'est là où se trouve la femme alors l'importance de la femme je dis dans notre monde ramène a bien dit que les femmes ont rééminence pour occuper. non plus que ce qu'ils avaient avant dans notre dans notre pays et vous vous aimeriez que ces, ces femmes soient représentées à 60%. à, à 60%. 60%, 60 et les hommes c'est les ou bon, les hommes les hommes ser à leur place hum. parce que l'homme va vivre c'est quelqu'un qui a entretenir mm. ah, il est entretenu il vit grâce au bon au, au loyaaux service de la femme mm. et, et, et cette euh, cette mère qui donne la vie, qui entretient qui entretient, le ménage, qui entretient la, le ménage, et qui entretient le ménage, et qui, bref, le Burundi doit se réveille grâce aux bons soin des femmes. Est-ce que ce ne serait pas inverser les tendances actuelles non. de la vie Non, parce que les tendances actuelles de la vie que vous avez ne sont pas réelles dans le Burundi. Mm. Non, la réalité du Burundi, c'est que la femme a le rôle primordial de gestion. Mmh. et c'est la femme quand elle est légère pour tout le monde, même l'homme le soit. Mmh. Alors donc il ne faut pas que les hommes aient peur que la femme a une position dominante ou une position élevée'ad euh, et qui doit faire l'homme pour soutenir la femme. La femme L'homme a l'obligation de pousser, mmh. de soutenir, de chercher tous les moyens possibles pour que la femme accède aux poste de plus décision mmh. pour son intérêt, parce que les hommes travaillent sur les intérêts il va bien vivre il va avoir un bon ménage il va avoir des ressources et c'est la même je dirais euh, il va travailler mais il cela aussi appuyé par la femme mais une certaine opinion monsieur Mudiji pense ouais. que comme les femmes sont aussi nombreuses que les hommes les femmes ne devraient pas qu'emandé les postes de plus de décision c'est elle qui devrait décider sur qui mettre en avant pour pouvoir prendre les l'em de du ça ça c'est le barrière que les femmes rencontrent parce que c'est c'est dire que au sommet à euh, dû les stigmatiser les femmes comme une une sauf pas se battre pour leur poste. Les femmes ne sont pas faites pour se battre. Les femmes sont faites pour bien l'admissaire. On ne parle pas de bataille, oui, oui, on parle des oui, élections démocratiques oui, où il y a sûr. un homme, une voix. Bien une sûr, femme, voix. ce n'est pas ça. Parce mm. que dans, nous vivons dans un système patriarcal. Mm. et le Quel système patriarcal Les rapports de force, les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes ils sont en faveur des hommes. Mm. Et ça parle de loin. Dans la, dans, la, dans la vie des hommes, dans la vie des de, de, de personnes. C'est-à-dire que le pouvoir qui est défavorable à l'égard de la femme pour amener la prééminence de l'homme n'est pas correcte. Il faut plutôt que les deux soient presque parallèles parce que la parité ou même un peu supérieure ça ne cause pas de problème. Donc mais les femmes quand vous regardez le rôle que les femmes ont joué dans le Burundi ancien, même dans le Burundi récent, les femmes ont joué des rôles assez extraordinaires. La, la, une ministre qui a été mise de la Santé publique, je donne l'exemple, a acheté des ambiances pour tous les hôpitaux. C'est le premier ministre qui devenait ministre de la Santé publique. Pourtant, 4 parlant, milliards avaient passé. Parlant du contexte, madame Clémence nous a montré que ouais. la place de la femme aujourd'hui, elle n'est pas... Ouais, n'est Oui, justement, c'est là où, justement, il faut corriger mmh. à partir de notre passé réel, mmh. pas avec... Parce que les chiffres qui sont là, c'est ça nous montre que on ne tient pas compte du rôle favorable. Il faut que les hommes, maintenant, apprennent à apprécier... Parce que nous, on, nous, nous avons appris à dénigrer. Nous devons équiter les préjugés et aller dans le positif. Hmm. Les femmes ont des valeurs, voire supérieures par rapport aux hommes. Au et c'est aux questions. hommes de, de faire tout pour les promouvoir. Voilà. Donc les hommes ont l'obligation de soutenir de les, les votre parti APDR a ah, marqué oui. l'histoire. Oui, ce que je demande aux partis politiques, mm. c'est d'aligner mm. un un les femmes. Donc un homme une femme. Un homme une femme. Un homme une femme mm. et ça va leur donner le vraiment l'honneur solution. Gabriel Banzawi Tonde, votre parti APDR a marqué l'histoire en soutenant une candidate féminine à la présidentielle. Pourquoi cet engagement pour promouvoir la femme et quels sont vos, vos plans pour les élections à venir euh, Normalement dans le parti politique on ne s'aligne pas les gens les gens s'alignent il faut que M. <rire> Etat et <rire> ça, ça, ça et vous n'êtes que... pas d'accord et pour M. Moudjid il faudrait que les femmes soient représentées euh, oui, à 60% en 2020 on était au nombre de 5 candidats aux directions présidentielles mais là, il y avait une femme qui a été, elle a porté toutes les voix, c'est-à-dire qu'il était une femme capable dont a la place et qu'ils font donc c'est pour dire que euh, peut-être on va y arriver d'abord on a la chance qu'jourd'hui qu nous avons beaucoup de femmes mais aussi des femmes capables. Mais ce a, vous Pour ai vous vous, que et qu il, il a dit qu'il était pas Oui, ce qu'il a dit. Je condition n'est la... pas correcte. Jusqu'à que, Parce que, que les en... femmes sont toujours il y capables et il il en... dirigent les ménages. Je pense qu'il est ici les femmes dirigent les ménages. Elles sont des leaders incontestés, incontestées, dans nous sommes, il est dans la politique. Il est il est plus âgé que moi il sait que dans les années passées assez pour qu'il ne fasse accéder à l'école. C'était vraiment des miracles, la famille. ont bloqué les filles d'atteindre l'école. Alors, on a, euh, comme il a dit, c'est la colonisation, on a eu euh, un certain temps où nous avions des hommes qui ont étudié alors les femmes ont été bloquées. Maintenant, j'ai dit que nous avons l'agence que les femmes ont fréquenté le, le corps avec un niveau élevé. Donc, dites nous, dites nous, un... – Dites-nous cet engagement de la PDR pour promouvoir la femme, maître devant mais, une mais... femme, qu'est-ce qui vous a motivé, euh, qu'est-ce qui a motivé les, les membres de la PDR pour décider qu'une femme pourrait, bien évidemment, battre campagne et pouvoir euh, arriver euh, à devenir président au Burundi euh, ?– D'abord, la note est partie des, des principes. Hein. nous principes principe et nous savons que les jeunes sont nombreux nous qui beaucoup de jeunes nous savons que les femmes sont nombreuses nous quitte beaucoup de femmes alors quand nous avons nous avons beaucoup de femmes dans le parti avec beaucoup de jeunes c'est notre force de gagner les élections alors on a la chance que même on a donné l'insignéqué là où il y a la les femmes qui veulent éléments, euh, se mettre sur les listes il faut les privilégier d'avoir euh, une bonne place une belle place aux élections donc dans l'ensemble je dis que j'ai déjà constaté notre pat déjà constaté comme il a dit, les femmes sont capables aujourd'hui, il n'y a pas de blocage mais aussi son nombreuse. Elles ont de... été toujours capable ce qu'il dit M. Joseph. C'est une femme, la femme inamujane, on l'a connu la... bien l'histoire. Nous sommes dans les, instances... les nous dans les instances de prise de décision. Yes. Il faut distinguer. Ouais. Dans les instances de prise de décision, il faut mettre une, une femme à la place qu'il faut. C'est là, le... en fait, est là Est -ce où nous avons un problème. Nous avons un problème avec ça. Dans les années passées, on avait peu de femmes qui ont fréquenté l'école. Madame va nous dire, va prouver ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit que ce blocage a été élevé puisque les femmes aussi, maintenant, elles sont capables. Très bien, nous laissons la parole à Madame Clémence. Et Madame Onounagui, pensez-vous qu'étendre les quotas de 30% au conseiller collinaire serait une solution efficace et peut-être aussi étendre ces quotas sur les po d'autres postes de prise de décision Est-ce que cela pourrait avancer la place de la femme dans la prise de décision mais vous Vous avez toujours la latitude de réagir, si ce que disaient ouais. nos collègues au plateau. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord réagir à un terme qui a été utilisé. Euh, le terme... La place qu'il faut. La femme, les femmes ne devraient pas quémander des places. En fait, il ne s'agit pas pour les femmes de commander des places. Il s'agit pour les femmes d'avoir les mêmes droits ouais. Ouais. que les hommes. Droit. Dans leur patrick et aubourgi donc donc il euh, ne s'agit pas c'est pas quelque chose qu'on nous qu reçoit' qui c'est quelque chose qu'on a, a par droit oui c'est quelque chose que l'on a par droit monsieur euh, mou' a parlé des rapports de force euh, des rapports de pouvoir qui défavorisent les femmes et, et les pouvoirs publics doivent être conscients de mmh. cela et fait est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ça euh, on ne les accuse pas, pas. Il <rire> y en a qui sont conscients il y, y en a qui sont conscients et, et d'autres qui ne le sont pas mais je parle des résultats mmh. les résultats que nous avons montrent que justement cette conscience <rire> n'est pas suffisante mmh. euh, si on parle, euh, donc euh, nous avons des, des secteurs où le, le quota de moins 30% des femmes n'est pas appliqué c'est euh, euh, là où c'est catastrophique, c'est au niveau provincial et local mmh. où nous avons, euh, par exemple si vous pensez à la masse de, de femmes qui sont dans l'enseignement mmh. et pensez que on a que 12,5% de femmes direct directeurs d'école, là, on voit que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des postes Lui, techniques. Oui, il, il disait que les, les femmes, plutôt qu'il y a beaucoup de femmes qui ont étudié. Alors, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi, quoi? avec la masse de femmes enseignantes que nous avons, wow. aussi bien à tous les paliers, mmh. comment on a seulement 12... Mais il y a toujours cette lamentation comme quoi les femmes au sein des partis politiques ne militent pas et se donnent pas assez pour pouvoir justement méditer ces places Je parce que ce sont suis... des places... Je suis en train de donner justement les facteurs <rire> mmh. qui sont à l'origine de cela. Mmh. Monsieur Moujiji parlait du fait que les femmes sont gestionnaires des foyers. oui mmh. Mais le problème, c'est que on veut les reléguer justement à, à la cette gestion... place-là, qu'elles soient gestionnaires des affaires du dedans, des voilà. affaires de la maison et que les, les affaires du dehors on soient gérées par les hommes. Voilà. Et elles sont tellement occupées par les affaires du dedans dans la surcharge domestique, des obligations familiales et domestiques, la surcharge avec la prise en charge de la des famille, enfants. les enfants et l'homme aussi. aussi. <rire> et <avec rire> ça a les relations de genre voilà. qui sont justement à l'origine de cette répartition des tâches qui est vraiment euh, très euh, inéquitable, inéquitable les, la, la, les questions de ressources, mm -hmm. parce que la participation demande ressources. des ressources, mm -hmm. particulièrement financières, mm -hmm. et la femme n'a le contrôle de rien au niveau ressources. Voilà. alors si elle doit faire campagne par exemple uh -huh. elle doit commander à son mari qui peut-être ne veut même pas que sa femme aille diriger une commune une colline sur laquelle il vit est-ce que madame ce n'est pas bousculer les, les, la culture et les, les mers c'est quand on dit qu'on veut que la femme soit à un niveau je disais tantôt que c'est 60% soit à un niveau plus élevé et c'est responsabilités traditionnelles qui va prendre cette place euh, je voudrais vous dites est-ce que ce n'est pas bousculer la culture est-ce quelque part la culture quand elle les faste est-ce qu'elle ne doit pas être bousculée on' pas tenu de l' parce que la culture, cette culture là qui fatigue une femme qui est vraiment euh, détruite à 40 ans elle donne l'impression d'avoir 60 ans Est-ce que c'est vraiment agréable pour son mari Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour lui de conserver une femme jeune jusqu'à quand même à un âge où euh, c'est logique de devenir des... vieux Et justement, la surcharge des femmes de nos femmes voilà. burundaises les détruisent avant l'âge. Euh, et avec cette surcharge, vous pensez que c'est facile de faire de la politique, euh, surtout pour les femmes du monde rural. Donc, c'est ce rapport de force-là, les relations euh, genre. De, de genre inégalité discriminatoire qui, en fait, vraiment mettre la femme dans une position qui ne favorise pas vraiment le leadership féminin. Ce sont ces, ces relations de genre-là qui font que les femmes euh, n'arrivent pas à être ce qu'elles devraient être pour pouvoir justement occuper ses places. Mais les femmes sont là. Mais madame Clément, si j'avais posé la question à Moudidi de savoir que doivent faire les hommes pour justement aider les femmes à pouvoir arriver dans des places de prise de décision, est-ce que la Ma question est, est celle-ci, que doit faire la femme pour qu'elle se retrouve là où elle devrait être Moi, je dirais d'abord, je pense qu'il faut d'abord répondre à cette question. Que doivent faire les pouvoirs publics mmh. pour que hommes et femmes soient Soit traités équitablement Parce que finalement, si je suis gestionnaire d'une communauté mmh. et que je ne réussis pas à mettre les membres de cette communauté, au même pied d'égalité, à ce qui concerne les droits, à ce qui concerne les opportunités, mmh. je ne vais pas me plaindre que j'ai des femmes, par exemple, qui ne viennent pas euh, aux réunions de Et... l'administrateur, par exemple, mmh. qui ne répondent pas aux travaux communautaires, mmh. parce que ces femmes-là n'ont eu personne pour leur dire, venez là, vous y gagnez ceci. Et pour vous, il faut que les pouvoirs publics puissent promouvoir les quotas dans tous les postes de prise de décision pour justement pouvoir avoir la base de, afin de relancer cette dynamique. Moi, je dis que il faut que les, les pouvoirs publics, ouais. les obligataires des droits, mm -hmm. mettent les femmes et les hommes au même sier d'égalité. Mm -hmm. Les femmes étant représentant plus de la moitié de la population, mm -hmm. on a déjà les 30%. Vous avez dit, c'est euh, orienté vers la parité. Mm -hmm. Il faut finalement que cette parité soit atteinte. Ça fait déjà près de 20 ans. Mais nous avons vu des on améliorations. A... Il y a, il y a mm -hmm. les, les femmes au niveau de, de l'Assemblée, au niveau du oui. gouvernement qui sont à prix de 30. 100% je, je n'ai pas les progrès les avancées vraiment je les acclame Mais si je, je considère le fait que les, le quota de 30% a été instauré en 2005, ouais. et que juste jusqu'à près de 2025, ouais. il n'a pas évolué, mm -hmm. on, a toujours, on est toujours à 30%. Et il y a des personnes qui se disent, bon, même si mon secteur est concerné par le quota, si j'ai 30%, ça suffit. Mm -hmm. Pour eux, c'est le maximum. Mais Pourquoi tu... est-ce qu'on n'a pas encore mm -hmm. arrivé à, à plus Comme quota. Comme Ça, c'est une première chose. <rire> près de 20 ans après mm -hmm. la mise en place du quota, on n'a pas encore de quota pour les colis, mm -hmm. on n'a pas encore de quota pour les postes non électifs, mm -hmm. où on a justement même des secteurs où on a euh, comme représentation des et femmes. Et pour zéro. vous, si on devait avancer sur si ce so, si so, chemin, quelle serait la représentativité en termes de quota Il faudrait tout simplement... Bon, je dois d'abord... Euh, euh, informer ou rappeler que euh, au niveau au niveau du gouvernement nous avons un autre euh, instrument politique programmatique okay. qui qui euh, prévoit la, la la parité en 2030. Il s'agit de la stratégie nationale de promotion de la participation des femmes et des filles et qui a donc 2023-2030 et qui est dans la vision prévoit la parité en 2030. Nous sommes donc si l'on il faudrait, si il le faudrait, il faudrait oh, donc okay. mettre très rapidement okay. en place mm. des mesures qui qui nous permettront de d'avancer ah, sans anicroche vers cette parité en 2030. Mais c'est Joséphine qui commencer déjà mm. par tracer le chemin en mettant des mesures qui permettent quand voilà. même la représentation des femmes au moins 30% déjà dans les postes non électifs et au niveau culinaire. <rire> Okay. Joseph, vous dites certains estiment que les quotas pourraient être perçus comme des injustices envers les hommes mais dans certaines régions. Quel est votre commentaire Quel okay, quota c'est une injustice ouais, parce qu'ils se disent non, ils, bon. les femmes sont là et des des okay. véritables militaires en, ouais, au euh, même pied d'égalité que l'homme autant qu'on défend. Ça je passerai tout de suite. Mmh. Le, le quota c'est une correction mmh. des déséquilibres. Mmh de gens. Ce n'est pas une injustice du tout, mmh. en aucun cas. En plus, quand moi je parlais de de la gestion du ménage, mmh. c'est l'expérience que je vous donne mmh. que les femmes ont l'expérience pour la gestion, mmh. n'est-ce pas Et que cette gestion-là, qu'ils ont comme expérience, faut pas la minimiser. Et que les hommes doivent comprendre que ces femmes-là ne doivent pas rester là au ménage seulement, mmh. que doivent aller aussi à l'extérieur, dans la communauté proche et dans la communauté éloignée. Qu'elles ont déjà l'expérience de gestion. Vu le passé mmh. euh, récent des mmh. femmes, vu la situation même actuelle des femmes, leur rôle ne doit pas être confiné qu'au ménage. Mmh. Ça doit aller au-delà. Et alors, maintenant, comme disait mon ami Clémence, le, le processus pour aller à 2030, il faut mettre les instruments en place, mmh. mais aussi, il faut que on initie des actions de sensibilisation mmh. des hommes pour que les hommes soient des alliés pour le changement. Mmh. Et que qu'ils voient que c'est pour leur intérêt que les femmes puissent participer au même pied d'égalité que les hommes dans la gestion de la cité. Ça, c'est important dans la mesure où dans tout le système, si tu veux avancer les femmes, les hommes doivent être des alliés. On, on les prépare à être des alliés et que ne voit pas cet antagonisme et qu'ils voient l'intérêt. Ça veut dire quoi le, Les travaux que la femme exécutait à la maison ne sont pas liés à son état de, de, créa, de création ce sont des activités qu'elle a apprise à faire comme comme tout le monde donc même les hommes nous devons apprendre à exécuter ces tâches domestiques mmh. qui amènent la femme à la maison à rester à la maison mmh. donc c'est ça où le masque côté positif je joue vois jouer un rôle en ayant appris à exécuter ses tâches dans le domestique l'homme aura le plaisir d'avoir contribué lui aussi à la vie du ménage et permet à la promotion également de la femme non pas seulement à promotion c'est pas pour la femme qu'elle le fait elle veut pour lui-même d'abord parce que il sert d'exemple l'homme c'est l'éducateur et l'homme éduque les enfants par le modèle il éduque même les voisins par le modèle il est en plus en travaillant à la maison il y a un progrès qui mmh. se fait tout de suite sentir parce que vous avez deux personnes qui concourent et qui collaborent dans le développement du ménage les moyens dont nous voulons pour la campagne électorale proviendront du ménage et ça doit provenir du ménage mmh. parce que quelquefois je crois que les hommes ils au font au détriment, quand ils sont là ils le font sans avoir informé ou les femmes mais derrière un homme qui réussit il y a toujours une femme formidable mm -hmm. une femme formidable mosaïque et derrière derrière il, il, il, il y a toujours y a une, une fo fo formidable. Que que que faire, femme formidable double qu'est-ce que faire pour, que, pour que, que faire pour améliorer la participation de la femme c'est oh. tout dans les zones rurales voilà donc la femme quand la femme ne vous soutient pas mm -hmm. Même l'homme, vous n'allez pas exécuter votre mandat comme il faut. Mmh. N'est-ce pas ça Les hommes politiques peuvent mentir ici. Mmh. Alors, pour la participation de la femme, il faut que les hommes prennent le devant mmh. pour appuyer, assister leurs épouses pour qu'ils aillent dans les instances de de décision, mmh. les aident dans la campagne auprès de leur père mobiliser les, les revenus, les sous, l'argent pour la campagne, du ménage, n'est-ce pas mmh. Et mobilise l'environnement pour le soutien, pour le soutien de, de la candidature de la femme mmh. et que qu'il sache que quand la femme va se faire élire, que c'est l'honneur de la famille. Mmh. Mais si Donc ça veut dire que moi je, je termine <rire> sur ça. Mmh. La, la question de la masculinité positive nous aide à changer de mentalité avoir l'intérêt évident dans le travail de la direction du pays où les femmes participent équitablement au mieux pied d'égalité que les hommes. Merci. Monsieur Mdjidji, un tout petit peu, quand vous dites de moyens vous dites également, il s'agit également de renforcement de l'autonomie économique des femmes. Que faut-il ah, faire à, à cet aspect attention hum Moi, je parle, de quand je parle de l'autonomie, moi je parle de l'autonomie dans la prise de décision, dans le ménage. D'abord, il faut hum -hum. que la femme ait l'autonomie. Dans la prise décision, dans le ménage Et les hommes ont intérêt De laisser l'espace à la femme D'ailleurs, le, le, le pouvoir réel Il est détenu par qui C'est ça les femmes. C'est ce ça les femmes. Les femmes. Que que Witton, les, les décisions les... qui sont prises dans le ménage mmh. 99 faut exécuté par la femme la, 99, 9, Nous, avons com... la femme. Nous avons compris monsieur Vanzaweton que madame Clémence Sigère qui il y a toute une arsenal d'activités pour arriver à la mobilisation et à la sensibilisation pour atteindre la stratégie qui montre que qui, veut, qui voudrait que en 2030 il y ait parité. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parité homme-femme en 2030 Est-ce que cette stratégie, ça vous tente euh, D'abord, mes amis, vous rappelez que j'ai dit qu'il y avait deux disciples sans aucune femme. c'est ah non, non. Pas, pas un bon modèle. Euh, c'est pour dire que aujourd'hui <rire> il y a déjà un pas franchi. Qu On veut d'abord dire que nous sommes satisfaits d'avoir au moins 30%. Mmh. Euh, avec la partie qu'on a, pareil. Pour moi, il y a pas de problème euh, puisque tout ce qu'ils ont dit, ça dépendrait de celui qui est au pouvoir. Mmh. Vous savez qu'en 1993, en Dadaïka, il est arrivé au pouvoir. C'est il a privilégié même les femmes d'entrer aux forces de défense c'est pro... le premier ministre des femmes donc ça dépendra de celui qui est au pouvoir de privilégier disons côtés. que le parti APDR arrive au pouvoir quel engagement votre parti est-il fait à prendre pour 2025 ah, très bien d'abord la déparité aujourd'hui aussi je vous dis que 30% c'est au minimum ça dire on n'a pas de maximum je, je, je crainte si on dit parité alors et on va dire que 50 points quand on dit 50 ça dire que les femmes n'allaient pas passer même 60 Alors qu'aujourd'hui 30 assez au minimum. Si on dit au minimum ça dire que maximum même 100 Vous savez que nous aurons peut-être un jour où nous aurons les femmes 100 Alors que les hommes nous allons commencer à, à crier fort. C'est on veut que aujourd'hui on dit que au minimum 30 oui. On n'a pas dit maximum 50. Alors si on dit parité 50 50 C'est-à-dire qu'on va dire que on ne dépasse pas 50. Mais dans l'ensemble, ce que je vais dire, tout ce qu'ils ont dit, euh, normalement, le message devrait être capté par celui qui est au pouvoir, il y a des postes non électifs. Par exemple, les postes non électifs, c'est un poste de désignation. C'est à vous qu'il au pouvoir de contrôler, comment désigner. Mais concernant les postes électifs, je vous ai dit aussi, il faut voir, même ces postes non électifs, je vous ai dit qu'il faut voir et' places qu'il faut, à euh, Bon, un homme qu'il faut, bien la femme qu'il faut à un, euh, une place qu'il faut. ne faut pas placer mais les femmes comme les, comme les femmes, ça toutes les fois qu'elles sont capables. Ça, est Moi, je suis directeur commercial. Non, là où je suis, mon directeur difficile. général est une femme. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas un problème. Je mmh. veux dire que, alors, c'est celui qui... Alors, une fois, je demande à mes amis de faire tout possible pour qu'on ne peut pas accéder au pouvoir. Moi, je veux garantir ce qu'il veut, <rire> ans, même sans toutes les fois atteindre cette stratégie On qui qu'ils ont évoqué Moi, je vais donner 50 pour les femmes et je vais encourager les femmes au le niveau local de se présenter dans toutes les instances puisque pour moi, il n'y a pas de problème. Ce qui est capable, ce, qui est, ce, que, je, ce que je veux tout simplement, c'est de placer une personne qui il faut à la place qu'il faut. C'est récapable, c'est récapable, il n'y a pas de 2025, problème. 2025, qu'est-ce que nous devons attendre comme configuration politique du pays si il faut appeler de Vénée à accéder au pouvoir euh, D'abord, je vous ai dit que en 2025, c'est une direction législative et communale. Euh, notre rappel, selon, selon les formations d'atelier qu'on a, on a trouvé que les femmes, aujourd'hui, sont capables. Les femmes ont des niveaux euh, euh, adéquat On a demandé... Est-ce qu'elles sont capables aujourd'hui ou bien elles ont été toujours capables, mais ont ah, été discriminées non, je, non, non, je vous ai dit bien, tout bien. Bien. il faut vraiment tous... Là, là, maintenant, vraiment, je dis qu'il faut comprendre bien il y avait des années où on avait peu de femmes qui ont fréquenté l'école avec déjà de l'administration c'était difficile mais aujourd'hui comme nous les avons c'est facile alors en 2025 par exemple vous allez juger nos listes puisque les listes vont être déposées du 9 au 23 décembre alors après 23 décembre j'invite mes amis de parcours les partis politiques pour voir les listes qu'on a déposées vous trouverez qu'aujourd'hui vraiment les femmes seront presque les parités sur les listes électorales. Puisque tout le monde est conscient que... – Est-ce que la parité eux, Ça, c'est un ouais, peu ouais, positif sur la PDR. – Oui, mais... de plus, puisque mmh. que je, moi, pour nos partenaires PDR, je suis conscient que les femmes sont capables. Mmh. Je suis conscient que les femmes ont des niveaux euh, supérieurs. Mmh. Je suis conscient que les femmes sont nomblaises. Alors, il faut encourager ces gens qui sont nomblaises pour nous amener des voix mmh. Madame Clémence, vous avez déjà proposé une partie des solutions, mais on voudrait vous entendre sur ce point. D'abord, parlez-nous des femmes elles-mêmes. Que devrait faire les femmes pour qu'elles puissent peser sur la scène politique afin d'être dans ces pouvoirs de prise de décision. Donc ça devrait faire les femmes elles le font déjà, elles sont déjà performantes. Est-ce que vous êtes satisfaite de, de leur niveau d'implication Et leur niveau d'implication, il y en a qui sont suffisamment impliqués, il y en a d'autres qui qui ne le sont pas et c'est mmh. la même chose pour les hommes. Les hommes et les femmes <rire> ouais, ouais. sont aussi performants, les uns que les autres il suffit qu'ils aient les opportunités okay. de le montrer mmh. les hommes et les femmes sont aussi compétents ou peu compétents ou moins compétent ou compétent les uns que les autres, il suffit que qu'ils soient placés dans les mêmes situations. Mais madame Clémence, aujourd'hui, aujourd'hui il y a une certaine opinion qui n'est pas satisfaite par rapport même ces femmes qui ont été ou qui sont dans les postes de décision qui disent non, nos femmes qui nous représentent, elles ne font rien pour les femmes. Oui, je peux parler par exemple des femmes au Parlement, ouais. elles sont à 33%, je crois. Mmh. et sont à l'Assemblée, nationales, elles sont à 41%. Ouais. Euh, vous savez, quand il faut par exemple voter, mmh. et eh bien le nombre compte. Mmh. Ça veut dire que quelque part... Et si vous êtes plus nombreux, est-ce que vous allez gagner? Vous en tant, tant experte en, en, en matière de genre, est-ce que vous êtes satisfaite de l'apport de la femme dans les pistes des, des décisions pour des questions spécifiques aux femmes? Je suis satisfaite jusqu'à un certain niveau comme je le suis aussi jusqu'à un certain niveau pour les hommes. Pour ce qui est pour euh, des femmes, je sais que elles sont dans des partis politiques parce que c'est par les partis politiques qu'on est promu actuellement, mmh. que ce soit sur les listes ouais, électorales ou ou aussi Pour les là, postes se... mêmes techniques. même techniques, les postes nominatifs ou les postes techniques, wow. on est promu à partir des partis politiques. Et les partis politiques mmh. ont des enjeux. Et les femmes qui entrent dans les postes de décision, soit au niveau du Parlement, soit au niveau de même du gouvernement, ou même dans les autres postes même techniques, là, mmh. ils, ont, ils ont, si ce sont des femmes qui viennent des partis politiques quelque part, ils peuvent avoir des instructions leur demandant d'agir par rapport à ces enjeux. Ça veut dire que quand les femmes entrent au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, en partant des listes des électorales, elles sont elles doivent faire allégeance d'une certaine façon aux responsables politiques. Il n'y a, a que celles qui sont vraiment, vraiment engagées en faveur de l'agenda, genre, qui peuvent vraiment lever la main et dire là vraiment vous êtes entré d'être injuste envers les femmes mais ces femmes là sont peut-être trop peu nombreuses pour l'emporter' faire s'agit mmh. de voter mmh. et que faire aujourd'hui pour que nous ayons des représentantes au niveau quantitative et qualitative digne d'être des représentantes des femmes euh... Je ne suis pas sûr d'ailleurs que même au niveau des hommes et on a, on a nécessairement des hommes qui soient nécessairement aptes à Après représenter les ensemble. la population je me dis que quand il s'agit justement de parler de la de la faible représentation des femmes on se borne à parler de l'insuffisance et des capacités des femmes la, la suffiisance des capacités des hommes ça serait aussi oui. d'être capable d'être équitable envers tout tous les enfants de la nation. Si les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas capables d'être équitables envers les hommes et les femmes, ça veut dire qu'à quelque part, il manque aussi de capacités. Ça veut dire que tout le monde a besoin de renforcement des capacités. Et on doit commencer par les personnes clés qui prennent les décisions. Et les femmes qui ont la chance d'entrer dans les potes de décision doivent être pour que, justement, elle soit capable de bien conduire leur mandat. Parce que ce n'est pas, si elles ont de faibles capacités en leadership, ce n'est pas de leur faute. De la même façon qu'il y a des hommes qui ont de faibles capacités en leadership et qui devraient aussi Renforce. être renforcés. Donc, il y a aussi quelque chose sur quoi je voudrais revenir. Euh. C'est un rapport avec ce quota de... 30, d'au moins 30%. Mm -hmm. Il y a monsieur le président de le président ah, de, de la, la PDR. PDR qui insiste sur le fait, on dit au moins 30%. Elles peuvent donc avoir même 60%. Mm -hmm. Est-ce que, Mais déjà, a, est que vous, pour vous, vous sentez une certaine équivoque lorsqu'on dit déjà moins Déjà, oui, la, formulation, la formulation au niveau de la loi est biaisée. Si on dit au moins 30% de femmes, ça veut dire que déjà, il y a un a priori que les femmes doivent être inférieur ça veut dire que c'est ce sont les femmes qui doivent être inférieur mais ne pas être haut, en bas de 30% mmh. La formulation, même si on gardait les 30%, mmh. la formulation qui ne serait pas biaisée serait qu'aucun sexe ne soit en dessous de 30%. Mmh. Ce qui voudrait dire que même mmh. les hommes mmh. sont concernés. Mmh. Donc déjà là, la loi est biaisée. Ça veut dire que dans le législateur, il y avait déjà l'esprit que la femme doit avoir une place inférieure. Et donc, moi, si j'avais eu la possibilité de réviser, et même si je n'avais pas eu le droit de dépasser les 30%, j'aurais reformulé de façon que ce ne soit pas la femme qui soit considérée comme devant nécessairement avoir le, le moindre pourcentage. Donc, moi, je pense que les, les responsabilités pour changer la situation euh, doivent incomber Euh, d'abord dabob au pouvoir public sur les dit qui doivent mettre tous les enfants de la nation au même mmh. pied d'égalité mmh. mais ils incombent aussi aux hommes et aux femmes déjà dans le ménage on sait que la responsabilité est partagée et l'homme qui est qui a un pouvoir à l'extérieur de la maison et eh bien il il, il, il il fera bien dans sa responsabilité à l'extérieur de la maison s'il est dans un foyer harmonieux mmh. s'il n'est pas dans s'il est dans un foyer harmonieux ça veut dire que sa femme aussi et dans un foyer à Roumanie et que donc chacun de quand il rentre à la maison c'est pour se construire ensemble et chacun peut faire d'une bonne façon les responsabilités. Et madame Clément, quelles sont les femme. initiatives concrètes qui pourraient nous amener à promouvoir euh, la candidature féminine Bon, les initiatives, bon, euh, d'abord, les candidatures féminines, vous savez euh, ce que moi je mets au premier pied, c'est vraiment la loi. C'est le pouvoir de la loi. Au niveau de la législation, si la... Qu ce qui doit être fait Au niveau de la législation, nous voyons par exemple, même si les 30% sont à un, un, un pourcentage faible pour représenter une population qui qui est de 51% par uh -huh. rapport à l'ensemble, et eh bien nous nous pouvons considérer d'abord que ça a fait un miracle. On avait par exemple, avant 2005, 1,7% de femmes administrateurs, uh -huh. elles étaient de sur 114, mais avec le quota, on en a eu 34. 34. Donc, ça a fait ça a vraiment une automatique, spectaculaire. spectaculaire. Et maintenant, on dit il y avait peut-être pas de femmes qui pouvaient être administratives, mais y il, y a, il y en a eu. Et elles n'ont pas été moins performantes que les hommes, et certaines d'entre elles-mêmes obtiennent des prix pour leur performance. Mm. Si la loi est là, ce que dit la loi, les chiffres suivent généralement et même la donc la société s'adapte euh. et les femmes qui voient qu'elles ont des opportunités euh. par rapport à la loi vont avoir le courage de ah. se porter candidate euh. parce qu'elles n'auront plus tellement peur euh. de sortir bredouille des processus électoraux parce que ce qui est malheureux au niveau collinaire, par exemple, c'est que les femmes se battent, se battent, se battent, se portent candidate et font campagne, mais il n'y a qu'une petite infime minorité qui ressorte gagnante. Et celles qui n'ont pas gagné, elles sont la risée des autres. Elles deviennent vraiment euh, on les vit pentes, d'une façon imaginable, et ça décourage une grande partie d'entre elles de se représenter. Mais s'il y avait une clause qui protège qui garantit la participation des femmes. S'il y avait au moins les 30% au niveau culinaire, euh. qu'est-ce qui se passerait Même actuellement, il y a la cooptation qui ouais, fait que ça. même si vous n'avez pas passé au niveau de, de, de, du processus électoral, que vous, vous puissiez passer avoir par la par par contre mais madame concrètement vous avez déjà proposé le, la législation comme une des devoir de pouvoir s'y monter sur le défi de la sous représentativité de la femme et est-ce qu'il y a une autre proposition que vous feriez à ce sens à, à part la législation ouais. la législation en fait c'est je j'ai dit que c'était en fait et une recommandation doit, pour moi, les recommandations en ça devrait être mmh. le point de départ ouais. mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent mmh. être faites mmh. La première chose à faire déjà, c'est cette culture-là qu'il faut transformer. Mmh. Parce que cette culture, même si je suis élu et que je suis une femme du monde rural, eh bien, je vais faire mon possible, mais être chef de colline avec toutes les responsabilités. Ah. Si mon mari ne m'aide pas, mmh. ça va me casser. Donc il faut le soutien des Il faut le ch changement de mentalité de façon que les, les hommes se sentent aussi responsables que les femmes des travaux du ménage mmh. qui se sente qu'ils doivent partager qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit mourir à la tâche mmh. parce pendant que quelqu'un que l'autre n'a rien à faire dans son temps mmh. passe le, son temps à jouer au je ne sais pas aux cartes tout ça les cabarets ou oui, tout oui, ça tout tandis tout que ça ça sa plaisir. femme est, est vraiment est, est, est, est surchargée ne réussit même pas à se reposer pendant une minute mmh. monsieur Donc, le président de la PNR c'est que la femme veut Dieu l'ôver ça c'est pas moi qui le dis C'est un dicton, mais que pensez-vous si les femmes devraient élire les, femmes, les seules femmes pour qu'elles puissent les présenter au niveau de, des instances de prise de décision Est-ce que cela serait une des choses que vous privilégierez dans le parti euh, APDR pour moi ça c'est là la chance et de voir que les femmes et euh, les autres femmes puisqu'on a vu des paradoxes là où les femmes n'acceptent pas les autres femmes euh, ça c'est la chance pour moi rien euh, y a une question très importante que vous avez demandé qu'est-ce que euh, ça devrait être fait je vous ai dit comme je dis à ce que vous faites, vous faites maintenant on est au bouquet du 9 au 23 décembre on dépose de l'électoire alors le message devrait être lancé pour que les femmes se mobilisent pour demander, ou bien pour se présenter dans les partis respectifs pour qu'elles soient aux lycées électorales. Il a dit au moins que les lois puissent être adaptées, oui d'accord, mais ce qui est important maintenant, ce qui est très, euh, donc très vite, ces listes des députés, la liste des, des conseillers communaux qui vont être déposés du 9 au 23 décembre. Alors les femmes devraient être encouragées et être sollicitées, d'être parmi sur les lycées électorales. Mais dans l'ensemble, ce que je veux dire, c'est que et toujours de euh, genre, le, sol, le pas déjà franchi c'est un pas vraiment déjà, con... déjà, déjà flanchi c'est un pas déjà important mais ah, si oui, oui, nous cheminons vers oui. la fin de cette émission oui. qu'est-ce qui devrait être fait par qui d'abord les hommes que chaque homme se sentit responsable mm. faut libérer l'espace faut que les hommes libèrent l'espace qu'ils s'occupent d'une façon automatique qui libère l'espace pour que les femmes aient de la place. Parce que le pouvoir qui détiennent d'une façon ou d'une autre occupe tout l'espace que les femmes devaient occuper. Il faut que chaque homme, à commencer par nos amis des partis politiques, à commencer par tous les responsables, libère l'espace et que la femme est un ou, et où évoluer Parce que Euh, on est sous la coupole euh, et le manteau qui enveloppe l'environnement et vous prenez parce le changement de mentalité ouais, au sein des foyers OK ouais. rapidement d'ailleurs parce que euh, ça ne pas ça ça pas en miracle mm -hmm. parce que avoir les femmes, je vous ai dit dans leur bon lit préconial, mmh. les femmes occupées, même dans les décisions autour du droit, mmh. plus de 60%. Madame Clémence. Oui, N'est-ce pas mmh. non, non, Je termine. Mmh. Parce que la question, autre question qu'il faut, il faut que aujourd'hui, vous, là, les membres, les médias, mmh. parce que même si vous posez la question, chacun, vous avez des responsabilités. Nous, nous avons notre responsabilité. Vous avez une grande nous, responsabilité. Nous, et nous essayons de faire le mieux parce que mmh. nous vous invitons si nous plaitons pour non, que vous puissiez. Non, même, là, même quand nous parlons, mmh. là, quand quand on graine un peu mmh. votre euh, le, le, ce qui va suivre là après nous, ou ce qui va passer dans vos émissions, mmh. constitue toujours e un, un, un, plaf un plafond de verre mm. pour les femmes les chansons que vous faites passer là-bas font comprendre aux femmes qui n'ont pas d'espace mm. les, les, les, les, les les discussions que vous faites là-bas mm. sont font et, et, et, et, et, et, et, vont mettre des des, des sur les femmes donc pour les médias vont... il faut donc que les, les médias ouais. soient aussi des espaces de sensibilisation, ouais, de sensibilisation les, des des espaces d'équité pour équité, les femmes les quitter, merci voilà. beaucoup madame Temas voilà. vous nous n'a gui quelle est l'importance de la volonté politique Vous l'avez dit que c'est très primordial. Qu'est-ce qui devrait être fait comme conclusion Bon, merci beaucoup de parler de volonté politique. Euh, monsieur le Président parle toujours du fait qu'on est satisfait. Justement, ce sentiment de satisfaction, il faut le là. diminuer. Faut diminuer là, Parce que vraiment, 30%, c'est ce c'est pas vraiment Banda quelque chose ans. dont il faut être satisfait. <rire> Ça, c'est une Banda première Banda chose. Pendant Deuxièmement, quand on dit qu'est-ce que vous allez faire par pour les femmes, il dit on va ouvrir l'espace et les femmes vont pouvoir avoir la possibilité de se faire élire comme tout le monde. Je dis très bien, mais je dis en tant que responsable politique, faut pas parler seulement du fait d'appeler les femmes à se faire élire, il faut que vous soyez une personne qui comprend son public ses membres et ses besoins et leurs besoins. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes besoins. Et il faut en prendre conscience et en prendre compte dans vos actions. Quand il euh, y, y a un homme politique, un responsable d'ailleurs de parti politique, qui a dit, quand on lui a demandé euh, combien de, de femmes vous avez mis comme euh, responsables provinciaux parmi les cinq provinces dit aucune femme. Et pourquoi ben Ça a été la volonté est des membres. De la volonté des membres doit être orientée okay. par les responsables politiques. Si vous avez le senti, le, si vous êtes une personne genre équitable, vous devez orienter vos membres de façon qu'ils soient équitable et que ce que vous faites soit une véritable démocratie il n'y a pas de véritable démocratie pour des personnes qui ne sont pas éclairées qui ne comprennent pas les enjeux de l'égalité genre. Or, les enjeux de l'égalité genre, c'est d'abord quoi Que c'est un droit. Est -ce est un droit Pour tout le monde. Gabriel deuxièmement, uh -huh. que c'est un besoin. Uh -huh. que une... Donc, c'est le bon sens. Uh -huh. Si vous voulez le développement, uh -huh. vous devez passer nécessairement par l'équité genre parce que vous ne pouvez pas écarter plus de 50% de la population. Ignorer leurs besoins ignorer leurs préoccupations et ignorer leurs contributions Là, voilà. et espérer progresser. Je vous remercie. Monsieur Manzawito, pour Madame Clémence, l'équité genre est un droit, un besoin qu'il faut satisfaire. Qu'est-ce que vous allez aujourd'hui faire en termes de continuité, des efforts que vous avez déjà euh, commencé Est-ce que le message de Madame Clémence est passé Quelle est et, et votre suggestion pour mm -hmm. l'avenir Une suggestion pour réussir ce que vous souhaitez faire, puisque vous souhaitez vraiment les qui était genre mmh fait des listes électorales zébrées. Zébré. Ça veut dire un homme, une femme, oui, une femme euh, un homme. Oui, oui. Monsieur Van Zawito. Vous, dire, vous savez que beaucoup de femmes qui qui réclament ces quotas sont des femmes de vie, c'est tout. Ce je veux vous dire, c'est que bientôt, <rire> on est on va cheminer vers l'éradication des de listes de, de liste bloquées. De liste bloquée. On est en train de demander si on peut aller vers les listes bloquées mm -hmm. pour que chaque euh, soit les listes Mm -hmm. avec aussi les conseils collinaires on n'a pas de liste bloquée, chacun se présente en tant que candidat mm -hmm. indépendant et un dernier moment alors pour mot ce que je peux dire c'est d'encourager les femmes euh, mm -hmm. directement, de sentir son besoin aussi d'être dans ses postes, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui il y a 6 partis politiques représentés si par les femmes et si les femmes ont des besoins ah, et des droits à réclamer, il oui. faut qu'ils le sentent et qu'ils le vivent oui, oui. merci chers auditeurs, il est temps que chaque homme, chaque femme prenne part à ce combat pour une société plus inclusive. Les élections de 2025 doivent être une opportunité de renforcer la démocratie, l'égalité et l'équité des genres. Merci de nous avoir suivi Mes remerciements à vous à l'égard de nos invités. Monsieur Moudjidji, vous avez très bien fait de participer à cette émission. Nous vous remercions. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci Madame, Madame Clémence, vous avez honoré l'invitation de la radio-télévision Issa Nganirou Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Nous disons également merci à Monsieur Ivan de Gabriel, président du parti APDR. Vous avez très bien fait de participer à ce panel. Ah merci beaucoup et toutes les les les doléances, les d'Oléan sur les acabites sérieux. Nous disons également merci à l'équipe de la cabine technique, c'est la fina Kidimana, à la piste d'image, il y avait Jérôme Ndaïchi, Mie, Médard, à Danionkuru asiréa réalisation de cette émission. Cette émission a été possible grâce à l'appui de SADEC, une organisation de l'église anglicane chargée de développement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat dans votre émission Mosaïque. Restez connectés sur la radio-télévision Isanganiro. Au revoir. mosaïque